Dans l'émission 182 de Goodbye Kevin Bienvenue dans l'émission 182 de Goodbye Kevin Il est 15h Il est 15h Bonjour Léna Bonjour Léna non, Bonjour Pierrot, comment vas-tu Ça va, ça va Petite goutade Alors euh, qu'est-ce qu'on a concocté de beau aujourd'hui Moi j'ai plein de choses, je sais pas si je vais réussir à tout passer Déjà je vais vous passer le petit pépite de reprise que je vous avais promis la semaine dernière Une des meilleures reprises jusqu'à présent Un gros gros tube ultra commercial euh, qu'un groupe euh, on, a, on a fait une petite merveille euh, de rock indé. Hein tu veux dire Booba avec la reprise de euh, I'm a Barbie World. Ouais, exactement. Ouais. Euh, ensuite, on ira du côté de Philadelphie avec un duo space rock basse saxophone qui est ma foi euh, très très cool. Euh, on ira également euh, jeter un coup d'œil euh, du côté du projet solo du batteur du groupe poterie, poterie dont on avait déjà parlé dans l'émission, il me semble. Ouais, ouais ensuite euh, qu'est ce que j'ai prévu euh, oui euh, avec un alors je vous avais déjà passé un extrait en janvier dernier euh, d'un euh, groupe euh, qui sortait sur firetalk euh, record et que j'aimais beaucoup là ils ont sorti leur album au mois de novembre 2020 et j'ai enfin pu l'écouter donc j'ai hâte de vous passer un extrait ensuite forcément on essaiera d'écouter un extrait de shame de leur nouvel album qui est vraiment bien. Et ouais. puis si on a le temps Peut-être qu'on ira du côté de la Louisiane Avec des sons un peu cajins, un peu créole Voilà, voilà Parfait, un beau programme tout ça Un beau programme, je ne sais pas si ça va rentrer Bon on verra euh, Moi je vais passer des Jeunes Espoirs anglais Jeunes Espoirs qui pourraient être à la une du NMI Ah oui Magazine euh, euh, Comment on dit, pas exemplaire euh, Pff, euh, Honorifique, non, non. <rire> euh, Bon bref euh, symbolique Je crois que je vois ce que tu veux dire. Veux dire Ouais. Voilà, le célèbre magazine anglais qui mettait en avant tous les groupes indie à une certaine époque euh, qui en passant par Oasis, bah bref, il existe plus magazine, il est en version numérique. Numérique ou digital, ouais. ouais et puis ils font souvent des, des trucs euh, des awards Emblématique, c'était ça le terme. Ouais, voilà, euh, donc voilà, des jeunes espoirs anglais euh, puis après je vais vous proposer un projet Euh, qui souhaitent allier ou qui souhaite faire la rencontre entre le fuzz de Ty Seagall et les musiques orientales. Oui. Puis un petit duo inattendu, je vous dirai pourquoi. Et enfin, on va écouter un extrait du second album de la fille de King Can. Ah, très bien. voilà! Et eh bien on commence tout de suite avec Black Marble Black Marble euh, c'est le projet de Cold Waves and Pop de l'américain Chris Stewart qui lui il a commencé à s'intéresser à la MAO musique assistée par ordinateur en 2020 à la base c'était un duo mais euh, en fait euh, l'autre moitié a quitté la barque Moins d'un an après, euh, ils ont signé chez enfin il a signé du coup chez Sacré de Bonne Records euh, en 2019 pour son troisième album et à Noël, il s'est attaqué à l'un des plus gros tubes de Noël qui date de 94. Euh, je... voilà, que l'on doit à une certaine personne euh Est-ce qu'on laisse te deviner Ouais, on va laisser deviner. Allez. Mais déjà, je vous ai donné beaucoup d'indices, un tube de Noël, 94 voilà donc je vous dis pas le titre 1 je vous le dirai à la fin mais euh, voilà pour moi c'est une des meilleures reprises que j'ai jamais écouté et du coup je le lance ouais lance le Marble avec la reprise du tube phare de Maria Carey All I Want for Christmas Is You. Elle est pas évidente à trouver au début, je trouve. Non bah quand tu me l'avais fait écouter, je l'avais pas trouvé. Ouais. <rire> J'avais rien trouvé du tout. Euh et, et je, je trouve qu'il y a un côté euh, capitaine flamme. Ah ouais, mais non, moi je suis pas d'accord. Moi je connais pas trop cette chanson euh, de Maria Carey. All I Want for Christmas Nana. Ouais, du coup, ouais, j'étais pas Ouais. Je, je, tu la connais pas trop Non mais attends Si On je, je l'ai déjà la entendu chaque année mais Dans là, Détro, le trop partout, partout Je, je l'entends pas trop dans la bah musique J'entends plus un mec euh, Qui fait de la new wave Post punk euh. Ah ouais Voilà Et il y, y a ces chouettes morceaux Et c'est marrant la pochette Puisque je l'ai sous les yeux Elle est très belle Elle fait un peu euh, vieille euh, vieille euh, album euh, Vieil album de musique classique Ah ouais Ouais C'est une espèce de peinture Et c'est les mêmes codes euh, le, le nom en jaune Tout ça Allez voir Vous êtes intéressés et curieux Ce que je ne doute pas, puisque vous êtes sur Radio Campus Lille. <rire> euh... Ah, moi Donc, les, les, les jeunes espoirs anglais. Pas beaucoup d'infos qui filtre pour le moment. C'est les Skinner Brothers. Ils disent qu'ils sont frères. Je suis pas sûr, parce que j'ai bien regardé leur tête. Ils se ressemblent pas tout à fait. Mais ils disent qu'ils sont frères. Mais bon, on est tous le frère de quelqu'un. C'est vrai. Exact. Sauf si on est plus syncs. Euh... Et donc... Qu'est-ce qu'ils font Ils font, bah, ils font euh, du classique, c'est du classique euh, ce que font les Anglais, c'est-à-dire de la Britpop, Britrock, efficace, comme on les aime. Ils ont sorti pour le moment un single qui annonce un album en 2021 qui s'appelle Low, qui est sorti chez Bliger's Girl, Records. Et euh, bah, ils se sont fait connaître en faisant les premières parties des Libertines ou encore euh, un autre groupe que je connaissais pas, donc je ne l'ai pas noté. Les Libertines, ils tournent encore Ils se reforment, tu vois, un peu ouais. pour les sous, les pépettes. Ouais, tu sais, ouais. Maintenant, c'est un groupe culte là-bas. Et euh, ma foi, ce morceau, il est très très cool, j'ai t'as envie d'être anglais quoi, en écoutant, <rire> c'est le côté beau. Ce qui généralement le cas quand t'écoutes de la Britpop et tout, de la Jungle et tout, enfin euh, un genre de choses quoi. Exact. Donc tout de suite, The Skinner Brothers et le morceau Logo. Squads since the start in the lab when you're twist my arm, god I think I'm in heaven I'm a weekend offender baby yeah I got star and if you calling the cops you know I'll be in denial Brothers. Efficace euh, Efficace, je n'avais pas menti. En plus, il rend hommage à l'accent du Nord en <rire> chantant lolo lo lolo. Je suis en train de me dire, attends, l'accent de Liverpool Et non, du Nord de la France. Voilà, Léna. Eh bien, on va enchaîner avec euh, Riving Squares. et J'ai regardé juste avant sur Google comment prononcer parce que je n'y arrive pas du tout. Sinon, c'est W-R-I-T-H-I-N-G. Je pense que là, ça t'aurait fait bugger le vois C'est un duo de Philadelphie qui font du space rock, psych rock. Il y en a un qui est bassiste, l'autre qui est saxophoniste. et Ils s'accompagnent d'une petite boîte à rythme assez minimaliste par-dessus laquelle ils ajoutent des nappes de saxo, de voix et d'autres bruitages un peu chelou Ils ont été publiés sur les labels Silt Breeze et Trouble in Mind et sont parfois comparés au groupe Hawkwind. Ce qui fait qu'ils sont mis dans la catégorie Crot Rock, bien souvent. Oui oui, bah c'est pas étonnant c'est un peu ça Queen. Voilà, exactement. Quoi, un peu plus énervé, un peu plus tonneur. Alors ils avaient sorti un album en 2016, puis un deuxième en alors sur Split uh, Siltbrise là et un deuxième en 2019 chez Trouble in Mind et là on écoute le premier single de leur troisième album à venir, encore chez Trouble in Mind et euh, ce single là il est sorti le 18 janvier, à la base c'est un morceau de 11 minutes 34 mais nous on va écouter que les cinq premières minutes, je suis gentil. Donc euh, le morceau s'appelle Rogue Moon. du prochain album à venir de Riding Square euh, groupe de Philadelphie euh, voilà et euh, donc du coup les six minutes restantes c'est euh, un peu euh, plus lent plus posé et un peu plus plein non C'est vrai que là c'est bien bien bien énervé ouais <rire> mais c'est très sympa on euh... aime bien le petit saxo hein. ah oui toujours on va, on va partir sur un style complètement différent avec le groupe Alcassar Euh, qui avait sorti son projet, son EP l'année dernière Qui s'appelait Mirage Chez The Arabian Fuzz Et Fuzz, un petit indice hein. Ouais. Donc c'est un projet qui a été enregistré à Los Angeles Le Caire, Paris, Nashville Donc avant le Covid euh, Et il incarne bien l'éclectisme Rien que bah, pour les lieux d'enregistrement Puisque c'est un peu partout oui. C'est dingue <rire> Et donc il a été mixé par euh, Chris Rocksrow Qui fait partie euh, Quoi qu'il a déjà accompagné Megadeth Donc déjà dans les accompagnements on voit les, les styles enregistré également avec Amar Chaoui qui a été euh, qui a accompagné Tina Rewen et Robert Plant oui. et Mehdi Haddad qui était sur le projet Ameri Africa Express qu'on a déjà euh, présenté une compile où il y avait Danon Alban qui participait ah oui, Je crois, ouais. je, crois hein, je ne me je, oh je suis, je suis même suis si, je suis sûr c'est ça. Et donc bah le le, le projet de mirage c'est faire quoi et donc c'est mirage avec un j à la fin. C'est de faire se rencontrer la feuille de Taïsigal, donc assez énervé énervé et euh, bah, la musique orientale qu'on retrouve beaucoup, notamment avec des rythmes Gnaou, gnaou ouais. on a déjà évoqué dans cette émission puisque nous sommes ouverts et éclectiques. Euh, <rire> et le projet, moi, me fait penser puis euh, un peu à du racheta sur la, la construction des musiques et les, les ambiances, ou encore euh, Joe Strummer euh, avec les Clash quand il essaye de faire venir euh, d'autres sonorités dans ses projets plutôt euh, qui viennent du monde entier. Un beau programme Voilà, donc on va écouter le morceau euh, Gnaoui, et, euh, et voilà Kawar. Alcazar. Alcazar pardon. <rire> Heureusement Alcazar. que je suis à Heureusement qu'il y en a une qui suit. Et eh ben demi-tour frais à main avec autre chose complètement différent. Euh, il s'agit du projet solo de Paul Jacobs, Paul Jacobs qui est le batteur du groupe Montréal et Pottery. Euh, alors c'est il n'est pas son premier euh, c'est pas son premier album hein, euh, je tiens à le préciser parce que lui il sort pas mal de trucs depuis euh, Depuis 2012, il me semble, sur son bandcamp, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, vous pouvez aller voir, il y a tout dessus. Alors euh, lui, il a travaillé euh, euh, sur cette sortie euh, pendant toute l'année 2020. Euh, L'album s'appellera « Pink Dogs on the Green Grass » et elle est prévue pour avril fin avril, plus exactement, euh, sur le label « Blow the Fuzz ». L'extrait qu'on va écouter est sorti le 19 janvier Et pour la petite info Il figure également sur la compine de Mottland Dont je vous avais parlé la semaine dernière C'est lui d'ailleurs qui a fait l'illustration De la pochette Puisque à ses heures perdues Il dessine Et voilà Donc le morceau qu'on écoute s'appelle Alf Rich L'honneur de Paul Jacobs Musique to see and Paul Jacobs avec Half Rich, l'honneur, petit morceau bien entraînant. Ouais, ouais c'est chouette aussi. Ouais, J'aime beaucoup parce que c'est minimal, mais en même temps, tu as envie de bouger. Quoi. Ouais, il y a un côté un peu brut, un peu lofi, je trouve. Ouais. Euh, on va partir sur le, le duo inattendu que j'annonçais ah, oui, oui, en introduction. Oui, oui, oui. Euh, duo inattendu, puisque c'est George Clinton, un Nick Exum. Alors moi, c'était deux inconnus, pour moi. Un Nick a... Exum Nick Exum, il s'appelle. Ah, ok, d'accord. Non, mais j'ai compris. Un... Nick et Zoom. End, <rire> je me suis dit end. Ah ok, je me suis je... dit c'est peut-être une expression. Euh, Nick et Zoom. Euh... Hey, Nick et Zoom, joise. Nick et Zoom, le voilà. couvre-feu. <rire> euh, et donc, George Clinton... <rire> Et Nick Exum, c'est deux personnes que moi, je connaissais pas du tout. <rire> Pardon, Nick, euh, ferme notre bouc, tu vois. Pardon, ah ouais. vas-y. Ah Donc, ouais. tu les connaissais pas du tout. Non, non, non, je sais pas si tu les connais, toi. Non, bah non, non. Moi non ah ouais. Je pense que c'est des Américains. Okay. Et du coup, bah George Clinton, je vais les décrire tous les deux, hein, comme ça, ce sera plus simple. Oui. Plus l'album, c'est simple, il s'appelle George Clinton and Nick Exum. C'est simple, hein <rire> And Nick Exum. Le couvre-feu. <rire> Il devrait rajouter ça, on va l'envoyer un petit mail. Et donc, Georges, notre bon Georgeséo, il fait partie de la, de la Vaporwave. La Vaporwave. C'est de, de la musique avec des cigarettes, des vaporettes. <rire> non, c'est pas du tout ça. C'est un micro-genre de la musique électronique qui a, qui a émergé au début des années 2010, qui est un peu émergé bah, grâce avec euh, avec internet quoi <rire> Ah bah ouais, c'est clair que voilà. Non, mais c'est vraiment un mouvement qui est né d'internet qui... Euh, Bon, déjà, la musique, c'est de la musique électronique qui chope des échantillons de musique d'un peu partout. Ça fait un côté smooth jazz, R&B, c'est plutôt posé. quoi Un peu vaporeux. Exactement, c'est le lundge. Mais c'est d'une période de de, de, de, de l'existence humaine, les années 80-90. D'accord. Voilà. Du coup, il y, y a une espèce de nostalgie, de fascination pour cette culture un peu rétro, même dans les technologies, tout ça, de cette période 80-90, qui, euh, qui anime la vaporwave. D'accord Et donc il y a un côté fascinant mais en même temps il le critique un petit peu D'accord Du reboussé nul la société de consommation Voilà Mais on aime bien un peu le, le style euh, visuel et graphique C'est bon Oui oui oui je et vois Et donc George O'Clinton il en fait partie Et pourquoi inattendu Parce que Nick Exum moi je le connaissais pas Et le petit Nick, lui il est né dans les années 70 Même en 1970 Et c'est leader d'un groupe qui s'appelle 311 Ouais 311, on en arrive. <rire> je dis tout. Ce que je connaissais pas non plus. Mais en gros, c'est un, un groupe un peu alternatif rock américain, rap américain, un espèce de gros mastodonte quoi, c'est bien connu là-bas. ouais. C'est leur musique C'est un peu un peu pourri avec Offspring, euh, Police, oh. System of a Dome, un peu plein de, de, de gros trucs de brain brago. C'est pas, <rire> pas fan qu'on passerait pas ici. Ouais, c'est bizarre. Un rock un peu ado. Tu vois, mais ouais. daté. Ouais daté ouais Offspring Du coup c'est ça le, le côté un peu improbable C'est lui il fait la vaporwave C'est bien la mode Et l'autre il fait du rock Un peu daté Et du coup Et eh ben il se rencontre les deux Nick Exum Ouais il Et comment tu l'écris Son nom de famille Ça me perturbe H-E-X-U-M Ah ouais d'accord ouais Lui il chante Donc en fait sa voix Elle est quand même assez connue Comme il était dans le groupe En Amérique en tout ouais. cas Ouais Et euh, bah, Giorgio, lui, euh, il fait la musique. Il est producteur de Vaporwave. <rire> Pardon. Et du coup, bah, ça fait un album qui est plutôt euh, bah, improbable sur le papier, mais qui marche bien, parce que ça fait un, une alliance... Euh, Ethnique ça donne... Non. <rire> ça donne un petit côté smooth. Ça pourrait être, en, en gros, la BO du cinquième élément. Ah ouais Mais avec un, un son un peu daté années 90. D'accord. Tu vois Et la pochette, je la trouve jolie aussi. C'est ça qui m'a accroché au début. Du coup, on va écouter... King of the Day de Georges Clinton uh, King for a Day pas of the Day for a Day pour un et de Nikki Zoom In the midst of it all I'm Still not afraid to take the fall you take the good with the bad Okay George Clinton et Nick Exum. En fait, c'est pas vrai, il nous a passé mobile le gars. Il ah, y a un petit côté Moby. Euh... Ouais, mais moi, j'aime bien un peu ce côté trip-hop. Euh, me... Effectivement, ça me rend nostalgique. bah voilà, à la vapeur web, ils sont nostalgiques. bah voilà. Des années 80-90. Euh, on continue avec Maman Larky, Maman Larky qui est un groupe euh, le, dont j'avais déjà parlé dans l'émission il y a peut-être un an de ça. Ils se sont formés à Austin et ont déménagé à Atlanta depuis et ils ont sorti leur premier album sur Fire Talk en novembre. Et j'avais pas du tout capté, en fait je viens juste de, de voir et j'étais là, oh, Maman Larky, en fait ça ne me tentait pas d'écouter. Euh, et en fait je me suis dit mais Elena... En fait c'est le groupe que tu as passé dont tu avais adoré le single donc cette semaine j'ai écouté l'album et, euh, et voilà et je vous ai fait une petite selecta. Euh, en gros, c'est un peu compliqué de, de, de le comment dire de, de définir ce groupe là et euh, leur composition sont assez complexes, il y a beaucoup d'influences, beaucoup de genre mêlés. Il y a un côté un peu brut qu'on trouvait bien dans le single que j'avais passé justement je crois que c'était Furry. Fury. Fury. Ouais. Euh, à l'époque et là voilà euh, bon du coup j'ai sélectionné un morceau qui change un peu qui s'appelle You Make Me Smile mais je vous conseille d'aller écouter cet album donc, euh, qui s'appelle aussi Ma Malarquie qui est sorti sur l'excellent label Fire Talk C'était ma malarquie avec You Make Me Smile, un morceau tout doux, euh, chouette, que j'aime bien. Voilà. Et bien là, on va écouter le projet de Sabalou. Sabalou, c'est qui C'est la fille de King Khan. King Can, un chanteur emblématique de la scène Garage Soul, un showman sur scène, depuis pff, des années maintenant. Des années maintenant. Des années. Et, euh, et ben euh, Sabalou, elle arrive avec son deuxième album à 19 ans. Et c'est un album qui, est, euh, on sent les influences de papa Puisque les styles musicaux c'est rock and roll des années 60 Folk, soul, jazz, calypso et country Ouais bah à a 19 ans Elle n'est pas encore totalement euh, Bien sûr. émancipée euh... Peut-être si elle aurait fait euh, du hip-hop On sait pas Peut-être Et donc elle a sorti un album qui s'appelle Novum Ovum oh chez Ernest Jenny Records Et je vous propose d'écouter le son Novum Ovum oh Novum Ovum oh de Sabalou A quick walk Euh, Sabalou et le morceau Novumovum extrait de l'album Novumovum. Alors je le dis euh, version latin, latine. D'accord. Euh bon, on va terminer cette émission avec deux extraits du dernier album de Shame, euh dernier album qui s'appelle Drink Drunk Tank Pink qui est sorti le 15 janvier sur le label Dead Oceans. Le premier extrait, il s'appelle « Human for Minute », il est plus posé. Et le deuxième, il s'appelle « Snowday », et il est beaucoup plus punchy. Et euh, moi, honnêtement, sur cet album-là, j'ai eu la petite claque qui m'avait manqué sur le premier. Ouais, euh, et ben j'ai écouté le premier, il est très bon aussi. Mais ah. là, c'est une autre manière de faire, un peu plus sombre, un peu plus énervé, un peu plus compressé. Ouais. Mais ça reste de la, de la haute qualité de la part de Shem. Donc « Human for a Minute » de Shem. for une minute de shame et là on va écouter Snow Day